Urgentziak itotzen pazienteak landieran, mantal zurietan margoz idatzi dituzte beren kezkak baionako urgentzietako langileek. Aztarte untan, atera dira, ministroak iragarri dituen neujiak komentatzeko, Sandra Guillaume, Urgent, c'est si à Koerisaïna. Déjà, se demandent d'où vient cet argent. Si c'est pour le retirer quelque part et nous le donner à nous, ça va provoquer des problèmes ailleurs, donc on pense pas que ça soit la solution. Et ce qu'a proposé le ministre de la Santé, madame Buzin c'est quelque chose sur trois ans et nous, c'est des mesures immédiates dont on a besoin. de la un protocole de la santé, qui ont en Zat, thrombectomie l'an cargabat geïago, Frédéric Eisman Eri C'est vrai que c'est une charge de travail qu'on a depuis quelques mois en plus. On essaie de le faire le mieux possible, mais il faudrait des moyens supplémentaires aux urgences. Nous, on voudrait vraiment un renfort aide-soignant, 24 heures, pour aider à cette mesure qu'est la thrombectomie. Ensuite, il faudrait peut-être une infirmière supplémentaire H24 sur le service. A la qu'exca matériel Au niveau matériel, on a eu quelques avancées avec des nouveaux fauteuil mais on a des strikers qu' ont plus de 20 ans et qui sont très très vieillissants des locaux qui malgré leur jeunesse relative puisqu'ils ont une grosse dizaine d'années sont déjà complètement obsolètes. Il faudrait qu'on y soit impliqué pour qu'on ait des locaux fonctionnels et alors